Au Yémen, on raconte qu'un voleur voulut voler la voiture de Sheikh Mourbil, lorsqu'il a apprit que certains bienfaisants lui avaient offert une voiture pour la prédication. Il dit alors à ses acolytes, « Je veux vous ramener la voiture d'El Wadi'i, c'est-à-dire de Sheikh Mourbil. » Ils dirent alors, « Et comment vas-tu t'y prendre ?» Il répondit, « Je vais aller jusqu'à lui. » Et je vais lui montrer que je veux apprendre. Puis lorsqu'une bonne occasion se présentera, je prendrai la voiture. Il partit, et mit son plan à exécution. Il alla voir Cheikh Mourbine, déjeuna chez lui, puis lui dit au oh, Cheikh, je veux étudier auprès de toi. Et Cheikh lui répondit, Hayyakallah, Cependant, certaines personnes qui connaissaient bien cette personne mirent en garde Sheikh Mourbil contre lui. En lui disant que c'est un voleur et qu'il craigne qu'il ruse. Et Sheikh Mourbil leur dit « Il se peut qu'Allah le guide. » C'est ainsi que cet homme reste à un moment dans le centre de Sheikh Mourbil. Et un jour, il alla voir le Chir et lui dit « Oh Chir, je voudrais ta voiture pour aller dans la ville de Saada, pour faire certaines choses. Ensuite, je te la ramène. » Et Chir Mourbi lui répondit « Prends-la. » Puis là lorsque cet homme partit prendre les clés de la voiture auprès du gardien, le gardien refusa de lui donner les clés et se mit en colère. Ils sont d'aller voir Sheikh Morbil. En compagnie d'un groupe de gardiens, et lui dit: Comment peux-tu prêter cette voiture à cet individu connu en mal? Ne lui donne pas la voiture, car il va la prendre. Et Sheikh Morbil leur dit: Oh mes frères, il me l'a demandé et je n'ai pas pu refuser. Et dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous laisser. Donnez-lui. C'est comme cela que cet homme prit la voiture et s'en alla. Néanmoins, le comportement du shiikh, rahmahullah, eut un grand impact sur cette personne. Ainsi, il se mit à réfléchir. Il se mit à réfléchir sur la route. Jusqu'à se dire qu'il ne peut pas trahir le sheikh continuait sa route jusqu'à arriver à Saad, où il rencontra ses acolytes. Lorsqu'il l'aperçure avec la voiture du Shir, ils se réjouirent. Et ils s'empresseurent de lui dire, « Comment as-tu fait pour prendre la voiture de Shirmourbine ?» Et cet homme répondit par Allah, « Je ne trahirai jamais, Shirmourbine. Surtout après qu'il se soit bien comporté avec moi. Et le moment est même venu pour moi de me repentir d'un repentir sincère. Il retourna chez Shermourbide et renouvela son intention dans l'étude de la science jusqu'à devenir un prédicateur connu et un des proches de Shermourbide. Et cette histoire nous montre que l'étudiant en science doit être miséricordieux envers les gens. Et ne doit pas rendre le mal par le mal. Et ce comportement sera une cause de la guidée des gens. L'étudiant en science doit regrouper la science et la mise en pratique. Comme ça, il obtiendra l'amour d'Allah, ainsi que l'amour des gens. C'est pour cela que les gens aiment les savants et les mentionnent bien. Nous n'avons jamais vu de grands savants tels que Cheikh Mourbid, Cheikh Ibn Oubaz, Cheikh Al-Bani, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, Cheikh Al Hamoud Al et Tawaijari et d'autres. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Cependant nous les aimons, parfois même plus que nos propres parents. Car lorsqu'ils ont appris la science et l'ont mis en pratique, Allah a mis dans le cœur de ses serviteurs de l'amour à leur égard. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Sourate Maryam, « Inna allavina amanu wa amilu salihati sa yaj'alou lahumur rahman wudda » Le miséricordieux suscitera l'amour en faveur de ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Mujahid, rahmahullah, dit concernant ce verset, Allah les aime et a fait ce que ses serviteurs croyants les aiment. As-alou-lah bi-asma'il-husna wa sifatil-ula an-yarhama ulama'ana amuatahum wa ahya'ahum wa ta'ala a'la wa a'lam.